ça bouche ap comme à l'époque de 22h45 j'suis de retour tu voulais voir le king lutter comme martin j'suis le front kick dans la porte qui fait bondir ton père dès le matin j'ai pas de muse abruti ma seule muse c'est la street les vermuses les phares qui font mumu et ceux qui abusent sur l'islam ses préceptes ainsi que ses 63 sectes déposer les armes ouais je compte jusqu'à 47 des refaites je t'aimerais avec un coeur en plastique j'suis de paris c'est toujours un peu walking dead à bastille pour paris makan le petit frère de hasdin le bédo sarafout mais On a 60 euros au jour, on se dissout On se tire dessus pour des petits sous Tant qu'à faire, je préfère encore de voir que l'oseille a pique sous on perce avec des propos odieux C'est pas en ce la route la tu sais co deux Réveille-toi, ils veulent interdire la fessée Ma langue est une épée, petit car mes parents t'ont blessé Je suis ghetto ma soeur, je demande ta main dans un fast-food ne rosta, je me shaka pour pas que ça fasse fait de foule Je les foussit de l'intérieur, je suis shaka dans leur table Depuis la foudre à canne, on j'entends plus parler du kung fu Les refrains, au de blé, ne cherche qu'à manger de la viande mais toi, tu elle croit que j'habite dans un Rubik's Cube, je suis posé à leur table. Sur leur mains il y a plein de sang, je m'investis, violent, comme si je m'appelais Maxence, les Balfus fusent et cette me désarmer comme Denzel, ça servira à rien comme tous les Sharingan de Danzo. Melinda cake